Dans une rue brûlée par le feu du soleil Je faisais à 15 ans des rêves de cinéma Ça sentait le jasmin, le piment et le miel Il me semblait loin Mais j'y pensais déjà Mon père a son violon Répété par si Maman l'accompagnait En chantant un peu faux Dans un coin mon petit frère M'appelait son étoile Quand il me disait ça J'entendais vos bravos Et puis un soir Par la voix de Garland Quelques amis venus jouer les supporters Et la gorge serrée devant ce no man's land C'est peu et c'est beaucoup quand on est fait de peur Et c'est l'entrée en scène, le même grand Je raconte, pas besoin de mémoire. Il y a des souvenirs qu'on peut pas oublier. Imaginez-vous, j'ai vu briller mon nom, New York en feu brûlant, Mon cœur au néant, et j'ai compris. Je suis touchée quand je suis loin d'ici En entendant des gens fredonner mes chansons Quand c'est vous qui criez au moment de Gigi Je peux me dire enfin je suis à la maison Et si parfois la vie m'éloigne un peu de vous Je peux bien l'avouer à chaque rendez-vous Depuis plus de vingt ans je sens qu'au fond de moi C'est le premier espoir, c'est le tout premier espoir C'est la première fois, oui la première fois